force forces d'Anadol commençait à décliner. Une flaque de sang épaisse s'étalait lentement sur le linoléum usé. Il décrocha nerveusement le combiné du téléphone, filaire hors d'usage qui équipait le bungalow faisant office de bureau à la Compagnie Générale d'Enfouissement de Oufaliz. Aucun appel possible. La tonalité restait désespérément muette. Bills raccrocha brusquement le combiné essuya son front humide, pressa ses tempes ruisselantes, tenta, en se traînant, de s'approcher au plus près du ventilateur radiola qui interrompait son cycle à chaque tour. À chaque tour, un blocage net, régulier. Puis à nouveau, ronronnement sourd des pales. À nouveau, blocage net, ronronnement sourd des punaises débordées de la lampe bleue, produisant des craquements électriques, secs, aléatoires. Hiltz se redressa tant bien que mal, ouvrit la porte du bungalow, s'appuyant de tout son poids sur le montant d'aluminium. Il observa la vaste carrière déserte où tournoyait parfois quelques plastiques emportés par la brise légère. Il resta un moment sur le seuil du bungalow, Les effluves irrespirables des fosses contribuaient à son malaise et semblaient infecter ses multiples plaies. La porte revenait chaque fois dans son dos comme pour le pousser à l'extérieur, dans la carrière éventrée, dans une de ses fosses immondes. Mais Biltz, faisant preuve d'une ultime résistance, la rouvrait d'un coup de talon un peu gauche. Elle revenait en grinçant dans son dos. Il la repoussait machinalement d'un autre coup de talon. Elle revenait en grinçant dans son dos. Il la repoussait encore, elle revenait. La porte avait un grincement strident, plaintif, Un grincement très musical. Lilz, épuisé, ferma les yeux. Leur enronnement des pâles. Leur bref suspens, les craquements électriques des mouches. Miltz se mit à jouer du grincement de porte, comme on joue d'une scie musicale. Il tentait désespérément de faire sourdre de ce qui n'était que sonorité suggestive, une vertu expressive, un lyrisme authentique et pur.